Unité 3, bilan, exercice 6. Notez l'emploi du temps du week-end de Sarah. Qu'est-ce que tu fais pour le week-end Samedi matin, à 10h, je vais à mon cours de danse. Jusqu'à quelle heure Jusqu'à midi. Après, je déjeune avec une amie de l'école de danse. Et l'après-midi L'après-midi, je travaille. À 2h, je suis chez un copain étudiant. On va préparer un PowerPoint. À six heures, je rentre chez moi. Le soir, à huit heures, je vais à une fête. Et dimanche Oh, dimanche, je me lève tard. Onze heures, midi, pas avant. Mais l'après-midi, je suis libre. On va au cinéma D'accord. Mais avant, je voudrais bien aller un peu dans le parc. Bon. Je viens chez toi à quelle heure Viens à une heure. On va au café prendre un sandwich. On se promène dans le parc et on va au cinéma à 5 heures. Ça va? Ok.